À danser toutes les danses que tu veux Dans les bras de celles que tu entraînes au loin Va sourire des sourires merveilleux Pour les danseuses dont tu tiens la main Mais n'oublie pas que ce sera toi Qui me conduira ce soir chez moi Garde bien la dernière danse pour moi fois de refrain plus fort que le vin Qui vous tourne la tête Chantez rit, Mais je t'en supplie Pour une autre que moi ne donne pas ton cœur. Et n'oublie pas que ce sera toi Qui me conduira ce soir chez moi Oh, garde bien La dernière danse pour Ma chérie, je t'aime trop Et je n'ai plus qu'un désir C'est ton pêcher un jour de partir Notre amour est trop beau Allez, va danser Tu peux t'amuser J'attendrai le jour pour notre repos Si quelqu'un si quelqu veut que tu l'accompagnes Jusqu'à la maison, dis-lui bien que non N'oublie pas que ce sera toi Qui conduirai ce soir chez moi Garde bien la dernière danse pour moi La dernière danse pour moi